Haeskundeen bai, bigarren e, itzuliarekin ari gara lanean. Gaurko honetan hendaiara e, begira jarriko gara bigizon ditut hemenen niirekin batera, bata gaur egungo dena, eta beste ere jadanik haintziineko legeginntsaldian auuzapeze izana. pareez pareen ditugu hemen antxeeta Irratiko estudioetan. Kotxe ezenarro eta batxitxe sala beri edota batxi, sala berri eta kotxe zen arro. arratsaldeon eta 1000 eskerre etortzeagatik? Beraz, gaur kontan ere, Euskaraz eginen dugu, zuek e, frantsesez e, erantzuten alduzu eta nik ere zonbaite galdera edo takasik gehienak e, frantsesez e, botako ditute. Entzuleak, kokatzeko, lehen lehenitzulian, beraz, kotxe zenarroke euneko hogeita amaseika kotxe bosta lortu zuen, eta batxite salaberrik aldiz, euneko ba hogeita bederatzia. Euneko emeretzi kakotx behatziarekin, gelditu zen Gishak Beitia, eta amabi kakotx seiarekin, Iker e, Elizalde. Egi ikzen talde komunistatik, etzen e, euneko amarrera heldu, beraz ezta ez, bigarrene itzuliane izanen. Argazki horokorra, Gishak Beitia, ez du bere burua aurkeztuko, eta ez du konsignarik e, emanen, bere bozka bideratzeko, eta antzigabe, ba abertzalek, Bat egin dute kotxe esen arrorekin, beraz esen arro? zurekin hasiko gara, akordioa lortu duzue, zure taldeak eta endaia biltzenek. Kela ete lakor? Alors, effectivement, on a essayez de passer un accord avec les forces de gauche, traditionnelles d'abord, euh, les forces dites républicaines, et notamment le Parti Comuniste. Ces, voilà, ces négociations n'ont pas abouti, et je le regrette, bien sûr et puis nous sommes allés après euh, rencontrer le groupe de Ekerilsal euh, avec lequel nous sommes mis d'accord et nous sommes mis d'accord sur euh, l'obtention par lui puisque la règle voulait compte tenu du pourcentage obtenu que nous pouvions lui accorder euh, 3,8 places ce qui concernait donc quatre places donc deux places classées dans les 7 premiers et puis deux places toujours dans les éligibles éligibles en position 24 et 25 En plus, Iker, nous li avon promis, et il aura, si nous sommes élus, une place à la communauté d'agglomération. Mm -hmm. Endaia, biltzenek, bi karta eskatzen zituen, bi baldintza alde batetik, zentro ekonomiko eta soziala, eta gero ikastola egiteko engaia mendua. Donk, e, uzare fer ikastola? Alors l'engagement que nous avons pris avec kicker c'était effectivement de réaliser, de mettre en place ce centre d'appui aux entreprises, parce que d'abord ça correspondait à ce que nous avions imaginé euh, lors de notre programme, sous forme un petit peu différente. Donc c'est quelque chose qui se trouve euh, en, au chemin entre d'un côté euh, je dirais, le volet de l'entreprise, de l'économie, de l'autre le volet social. Mmh. Donc il n'empêchera pas que nous aurons un adjoint au social un adjoint à à, euh, à l'emploi, et au milieu, effectivement, euh, ce, cette cellule que souhaitait Iker et qui nous semble être la bienvenue. Donc, le deuxième volet, c'était l'Ikastola, et la question qui m'a été posée, sur laquelle nous sommes euh, restés d'accord, c'était comment, si demain, nous avions une ouverture euh, légale pour réaliser, agrandir, accueillir l'Ikastola, euh, comment euh, nous allions pouvoir le faire Est-ce que nous allions le faire et la réponse a été oui. Voilà, dans ce cadre-là, je devais rajouter qu'il y a un mois, j'ai rencontré monsieur le Préfet Apeau pendant une heure et demie dans son bureau. On n'a pas traité que de l'Ikastola, puisque le sujet essentiel portait sur le transfrontalier, l'eurocité, Akitaine Oshkadi, Conseil Général Députation, Conseil Général Aragon, Conseil Général Navarre. Mais quand même, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler des problèmes que nous avions sur l'Ikastola, les Ikastolas, bien sûr, suite au problème qui était né en Daï. Et je lui dis par exemple, qu'aujourd'hui, la loi Fallou ne permettait pas d'accueillir dans des locaux municipaux, voire dans des écoles ou des classes libres, euh, des écoles ou des, des, des, des classes de l'Ikastola, et que je souhaitais, si j'étais élu, le lendemain aller le voir pour obtenir cet accord. Ce à quoi m'a répondu qu'effectivement, dans sa circulaire, Ils pensaient que cet aspect des choses-là pouvait être facilement réglé. Bicicilabur, Bicic, Damotouzana est contre Boscatouzana. Est-ce que vous avez regretté d'avoir voté contre ce bon, dernier problème J'ai bien compris et je le savais quand même, c'est peut-être une maladresse de bain-part que, que voter contre Likashtola, même si l'objectif est le bon, eh bien c'est un crime de l'aise de majesté. Mais je sais aussi que la municipalité en présentant cette délibération en n'ayant pas mis un centime dans le budget euh, de, de, de l'année et en c'est-à-en je dirais je dirais un petit peu compliqué la situation avec sa majorité nous prenions euh, le risque et le risque a été avéré puisque la municipalité s'est faite déférer à cause je dirais de la de, de la majorité municipale de monsieur Salaverri et nous pour ne pas les noter monsieur monsieur Vieira monsieur monsieur Beitia qui ont dénoncé C'est ce que je voulais qu'on ne fasse pas, puisqu'en le dénonçant, finalement, aujourd'hui, eh bien c'est l'Ikastola d'Andaï qui est mise en cause, toutes les Ikastolas, les calendrets et les diouans. Mm -hmm. eh, Bacite Salaverri, sur l'éreo, passako d'izobu Izanoski, sur l'éngai amendoa, compromisoa, Ikastolarekin, cest so oui, euh, oui, à dire seguit t e t e t e t e t e t e t e t e ben a étudié la possibilité d'y arriver alors euh, d'abord euh, nous avons effectivement été déférés au tribunal administratif euh, par euh, donc le sur-préfet par le préfet plutôt et nous avons effectivement perdu nous avons fait appel parce que je veux aller jusqu'au bout de cette de cette euh, décision Et ceci permet... Ça, on l'a fait en accord avec euh, chez HK, bien sûr. Ceci permet de faire donc euh, un, un, euh, de nouveau un, un QPC, c'est-à-dire une question prioritaire de constitutionnalité, de pouvoir la déposer, ce qui euh, peut-être ouvrira certaines portes, mais qui permettra au moins d'aller jusqu'au bout. Parce que je ne sais pas, mais euh, le, monsieur le préfet, J'ai cru lire que euh, tu, tu pensais mettre donc des, des élèves de l'Ikastola dans des écoles publiques. Là, je crois qu'on rentre totalement dans, le, dans la loi Fallou. Et je ne vois pas très bien comment le préfet pourrait l'accepter. Je pense le plus intéressant, l'ouverture qui a eu l'air d'être faite euh, cette semaine, en ce qui concerne donc, la possibilité briscouse effectivement en cecient la possibilité sur un terrain privé de la commune appartenant à la commune de faire de pouvoir faire justement ce genre de, de, de construction avec derrière bien sûr euh, un, euh, un, un, un loyer enfin, un dédommagement voilà donc je crois que euh, nous avons donc été également sur le dossier machitanien qui a fait couler beaucoup d'encre, je crois, encore là aussi, en cherchant des, des, des petites bêtes, alors que les choses étaient quand même euh, assez... Euh, étaient normales, de toute façon. Ce qui a eu, c'est que ça a traîné un petit peu la... Euh, c'était une succession, elle a traîné un petit peu. Et qu'entre le moment où on l'avait lancé, le moment où on est arrivé à pouvoir donc euh, finaliser euh, cet achat, la loi avait changé. Donc ce n'était plus un PAE, c'était un PUP. Nous avons donc un accord avec la sous-préfecture... Euh, déposé un PUP qui a été accepté, et nous sommes euh, nous avons signé avec la famille il y a déjà maintenant, euh, je pense, deux mois, et nous sommes propriétaires, la commune est propriétaire, donc, d'un terrain machiné sur lequel on pourra éventuellement, donc, attendons de voir les, les, les directives de, de la préfecture, mais qui pourront peut-être justement se faire assez plus rapidement que se compenser. Qu La difficulté, effectivement, je l'entends, c'est une éventualité et qu'il faut, qu faut attendre. La difficulté en ce dossier, c'est que le préfet, dans sa circulaire qu'il prépare, devra dire si les choses sont possibles, à quel prix. Et on sait très bien que CHK n'a pas les moyens de financer une cash n'a peut-être pas les moyens de rembourser le prix d'un loyer euh, sur un terrain. Or, à Briscou, sur une petite cash de quelques classes, on peut imaginer que CHK puisse rembourser des loyers chose qui peut-être n'est pas la même chose dans un gros complexe qu'on avait évalué sous-évalué sous même peut-être à 2 millions d'euros pour les Castolandailles et chez HK n'aura sûrement pas les moyens de rembourser un tel loyer. Donc les, les limites de l'exercice seront fixées dans la circulaire en préparation par monsieur le préfet. Sur oui. le oui sur le prix justement euh, tout le monde revient sur le prix alors on est euh, on a dit nous que c'était à 2 millions euh, 4 de millions 3 2 millions 4, on a entendu monter Montessage 4 millions et cetera. Bon, je crois que euh, le prix qui a été euh, calculé, ça a été calculé en tenant compte des besoins de Chashka et c'est il euh, y, y a quand même une commission qui s'occupe des constructions en Chashka, cas de l'expérience et sont eux qui ont qui ont évalué ce qu'il fallait comme salle de classe, ça a été chiffré et le prix de 2 millions ou 2 millions 4, c'est le prix réel que coûtera ce bâtiment là oui mais ça se traduit quand même par des mensualités que vous avez obtenu de l'entreprise que vous avez consulté qui dit que le prix des 2 130 mille euros pour 1000 mètres carrés utilisables sur une durée de 30 ans et quand on fait le total on va dépasser largement et glorieusement les 40 les, les 4 millions d'euros si ce n'est qu'en plus dans ces prix là n'y a pas il n'y a pas les frais d'entretien les frais de revalorisation donc voilà de qu'on parle d'une valeur acquise ou d'une oui. valeur actuelle et effectivement ça, va, ça fera bien plus de 4 millions à la sortie non, je ne suis pas d'accord euh, tout simplement parce que les prix n'ont pas été euh, les discussions n'ont pas été engagées. il ya eu il y a eu un dépôt euh, d'une proposition euh, spontanée qu'on appelle ça existe dans la loi et qui n'a pas été étudié étant donné qu'avant de, de savoir où c'est qu'on allait, nous n'avons pas... Parce qu'il faut faire un appel d'offres, comme pour une construction c'est normal Donc tout ça, on l'a pas lancé, étant donné qu'il fallait qu'on aille d'abord plus loin, au point de vue terrain. Mais le devis que vous aviez de l'entreprise locale, d'un groupe local, était bien sur la base de 130 000 euros pour 1 000 m² utilisables. Bon... Je ne je ne crois pas. C'est pas, pas, pas, ah, pas, pas le sujet. C'est pas le sujet. Moi depuis un moment Iker Elisa m'avait demandé si on pouvait se rencontrer suite au premier au premier tour. Donc euh, j'avais dit que oui. Nous étions vus d'ailleurs une fois avant. Et euh, il s'agit pour moi, de, de, en discutant, il s'agit quand même de discuter de, de la politique linguistique sur Handaï. Je crois que là-dessus, euh, les choses étaient claires. Euh, de la politique linguistique de laquelle je voulais parler, on est passé ensuite à, à d'autres choses euh, qui étaient... Euh, qui était plus importante et qui, en définitive, allait plus vers euh, une euh, une négociation au niveau de parti politique. Donc moi, ma liste qui est composée quand même de gens où il y a euh, devant la gauche, euh, la droite, le centre et des aberts salés, c'est une liste qui n'est pas politique encartée. Donc euh, je reste toujours dans, dans ma même définition. Je crois que j'ai payé pour, euh, pour voir. Et donc... Euh, Cette euh, négociation qui, qui allait sur le terrain politique, moi, je l'ai arrêté sur le terrain linguistique. Et sur ce terrain-là, il me semblait que deux élus, euh, c'était quelque chose qui, euh, qui était euh, intéressant pour travailler. D'ailleurs, euh, pendant ce mandat, nous avons déjà travaillé également avec donc euh, euh, Bercouindaya de la dernière fois. Euh, voilà, et ça, ça s'est très bien passé. Mais là euh, on ne pouvait pas aller plus loin De mm -hmm. façon, Quand on discute, euh, chacun fait ses demandes et, et, et attend les propositions, Nous on a fait nos propositions. Voilà, c'était quelque chose qui que j'ai discuté avec ma liste mm -hmm. et qui me semblait tout à fait jouable encore une fois en restant dans le domaine euh, linguistique. Bukatzeko, eh nola hartu duzu gixar betiak eh, zuri berritzere eh talde bat egiteko proposatzea. Ça me semble être une proposition euh, d'abord qui est trop tard et puis qui même pas c'était même pas qu'elle arrivait trop tard. C'était un mm. euh, il, a, il, a, il a tenté d'être le rassembleur et il a fait une liste euh, donc qui ressemblait à ce qu'on avait fait la dernière fois mais là bon c'était lui qui voulait prendre la tête de ça bon avec le résultat qu'il a eu il a bien il a bien vu que euh, il ne serait pas celui qui, qui pourrait donc mener une liste telle que je l'avais menée mené auparavant. Donc il a fait une, une proposition et qui qui l'envoyait en demandant une réponse très rapide mais je j'ai réfuté cette demande là parce que bon je trouvais que ce n'était pas du, du tout à l'ordre du jour euh, vu les dernières les derniers mois passés ensemble. Autezko nesolas euskaritzetan. Gora erazten dizuegu entzuleak e, euskal irratietan e, zaudetela, udalautezkundak aipatzen ari gara, gaur e, endaiara begira, gurekin ditugu batxitxasala berri eta kotxe zenarro, beraz bi hautagaiak jakinez, <coughs> kotxe zenarro, ba, endaia biltzenekin batera joaten dela, eh? beraz e, bizerrendak e, bat eginik, est-ce que vous êtes satisfait des résultats obtenus dimanche dernier oui je suis euh, franchement euh, ravi des résultats de dimanche dernier je me souviens qu'en 2008 au premier tour monsieur Salaberry avait 70 ou 80 voix de plus que moi et ce coup-ci au premier tour j'ai un peu plus de 400 voix sur sur lui, d'avance sur lui, voilà, donc après, rien n'est joué, il y a des abstentions, des abstentionnistes qui vont revenir, je crois que notre mano a mano, oui, schkousses schkousses va être serré, mais voilà, chacun a ses chances, et en tout cas, nous nous battrons pour que le curseur soit plutôt du côté de la gauche. Et justement, est-ce que vous croyez que les Andaiers vont comprendre votre alliance avec les Avertzalés Ah ben les les il faut il faut expliquer bien sûr mais enfin euh, moi j'arrive d'un groupe euh, déjà de des années 77 où euh, j'ai connu euh, l'une des conjointes de de Jean-Baptiste Salaberry qui était dans mon groupe. Nous avions déjà avec Chimunara ou des Funchimunara, nous avions déjà un groupe à l'époque. Euh, c'était permis par euh, le par Raphaël Lassalette qui était notre mère à l'époque. On a travaillé intelligemment. Aujourd'hui, je vois un garçon comme Iker Elisald qui a voté, comme moi d'ailleurs, peut-être 90% des délibérations qui ont été présentées par Jean-Baptiste Alaverie et qui ont travaillé, en tout cas, lui et moi, assidûment au conseil municipal. Donc je crois qu'on est tout à fait aussi dans le cadre de ces lois de la République et avec des compétences, d'ailleurs, que, euh, que que, que, que j'ai apprécié de la part de Iker Elisald, lequel, d'ailleurs, ne cherche pas à rentrer dans un travail de politique linguistique à la mairie Piskue encore une fois, il a choisi plutôt avec euh, ses collègues de s'investir davantage sur l'économie solidaire, ce qui a été quelque chose qui m'a particulièrement touché et que j'apprécie particulièrement. Mhm. Mm Batitz oke euneko <coughs> eu 29 lortu zeinuen, len itzulean gehiago espero zeinuen? Piskua gehiago. Oui, un petit peu plus. Euh, bon, mais en enfin, fait euh... Faut se contenter de ce qu'on a je voulais juste revenir euh, sur une chose c'est que euh, d'habitude les discussions euh, se font d'abord de la part de la gauche avec euh, également les le, le, le front le front de gauche là qui, qui apparemment ça n'a pas abouti donc euh, d'habitude mm -hmm. c'est pour ça que je veux dire que cette euh, c'est à euh, ce deuxième tour n'est pas <coughs> un deuxième tour habituel ah et e euh, en qu'il y a eu de, du côté de la gauche une rupture. Donc <coughs> moi je reviens à ce que à ce que je dis, je reste une liste donc qui n'est pas euh, encartée donc euh, voilà, je, je pense que c'est quand même ça pose pour une fois ça étonne qu'il n'y ait pas eu justement cet accord. Oui, c'est c'est bien affecteur, je confirme, hein, mais je l'ai dit en préambule que moi j'ai été déçu de ne pas avoir réussi euh, l'accord sur toute à la gauche. Euh, voilà, une gauche qui, me, qui, qui, pour partie, me reproche de me rapprocher de Iker. Cela étant, je, je confirme et je constate que, par exemple, euh, la, le front de gauche ou le Parti communiste à Urugnes peut faire affaire vers le Parti socialiste euh, avec les avers salé. Euh, je confirme que nous euh, euh, j'ai un camarade qui a été ancien préfet à Sibourg euh, M. Valdebord, camarade socialiste et qui peut faire alliance avec les aversalés, je confirme qu'à Bayonne, euh, Jean-Claude Riart, qui est un ami pour avoir travaillé au Conseil Général Ensemble, a pu faire alliance avec le Front de Gauche et quand' d'ailleurs ce n'est pas possible, donc voilà, ça fait partie des des aléas et chaque groupe est ce qu'il est, ce n'est pas un jugement ce n'est qu'un constat. Et Batit Salaberry Zuroste zerko utze egin du? Zark egin du Porrot? E, gehiago espero baitzi nuen eta zendako ez duzu kan. Espero zenuena. Non, quelque je crois qu'il <coughs> qu y a eu une campagne qui a, qui a été une campagne qui fete, euh, une très, euh, je dirais, de la part de, de la liste donc Andai euh, autrement. Euh, c'est peut-être euh, le fait d'être occupé à la mairie qui fait que de mon côté, je n'ai pas, euh, pas suffisamment pris à bras le corps cette campagne-là. Bon voilà, euh, de toute façon, euh, on verra, il y a le deuxième tour effectivement, il n'y a pas lieu de, euh, de faire des pronostics euh, défaitistes en tout cas. Je crois que euh, l'enjeu est encore euh, au deuxième tour et que c'est là où on verra effectivement qui sort vainqueur de, de tout ça. Et justement, euh, face au deuxième tour, selon vous, euh, le fait que Richard Bétien ne, ne se présente <coughs> pas, qui est qui peut se bénéficier de cette situation personne, personne. Personne, personne. Je personne. Il <rire> il n'a pas, pas appelé à voter pour personne, donc mm -hmm. euh, chacun ensuite choisira, euh, chaque, chaque euh, votant choisira son camp, maintenant, euh, c'est à... Le collectif Endaïako et Masteak avait envoyé certaines questions à tous les candidats et selon elle presque tous les groupes proposent quelque chose en relation avec les femmes surtout des propositions liées à la violence sexiste et contre la pauvreté mais personne n'est en avance une politique spécifique Ils estiment qu'il y a un manque de sens global afin de travailler pour une société plus égalitaire. Euh, Qu'est-ce que vous proposez ou bien quel engagement euh, engagement vous êtes prêt à, à prendre En ce qui nous concerne, je sais qu'il y a donc euh, un accord qui a été signé avec la nouvelle euh, la nouvelle association. Euh, C'est Martine bisota qui mène ça. Euh, donc nous avons de suite adhéré à ça, euh, notre adjointe aux affaires sociales, est allée donc suivre cette, cette mise en place. Donc la, la commune de Dandaille participe à, à cette association-là. Je ne me souviens plus le, le nom. Et bien sûr, nous sommes partie prenante et, et effective. Oui, alors effectivement, moi je faisais partie de ceux, et de celui qui représentait le président du conseil général à la mairie de Bayonne, Lorsque nous avons signé cette charte d'égalité femmes-hommes, effectivement, les représentants de la mairie d'Andaï, parmi tant d'autres, très présents. Et donc, c'est quelque chose qu'en tout cas, au niveau du conseil général, on a pris à bras le corps. Donc, forcément, nous faisons partie aussi de ce collectif, je dirais simplement sur une petite ligne que nous avons mise dans le programme, qui a pu paraître anodine, mais qui ne l'est pas, c'est que nous nous engageons dans les logements d'urgence à réserver un logement d'urgence privé. Pour les femmes qui sont, euh, je dirais, atteintes de, de violence sexistes, euh, en plus particulièrement. quoi Parce que là, on s'aperçoit que les logements d'urgence, et eh bien quand on vient nous demander, euh, on demande à Jean-Mathissa Lavaillerie, on m'aurait demandé à moi, je pense, la même chose, on libère vite des locaux d'urgence. Et le jour il y a une vraie urgence pour une femme qui a été agressée, eh bien, on a plus ces logements d'urgence. Donc là, il faudrait essayer de bloquer un logement d'urgence pour cela. Est-ce que vous étiez surpris lorsque vous avez reçu la lettre de Henda Yakomasteak? Moi je ne l'ai pas été tout simplement et très sincèrement parce que en tant qu'élu et candidat surtout nous avons tous reçu une flopée de, de demandes je dirais en l'espace d'un mois ça touche et <coughs> tout ça touchait le handicap ça touchait le logement ça touchait la lgv ça touchait l'environnement ça touchait euh, voilà les eaux de baignade ça touchait donc on a été les uns les autres plus ou moins impliqués et, et, et je dirais décidé à nous engager et à signer euh, voilà à dire en tout cas ce qu'on pensait des, des des propositions qui nous étaient faites fait. Oui, il s'avère que ne connaissait pas l'existence de cette association, celle qui nous a écrit là. Et j'ai de suite envoyé euh, donc l'adjoint euh, aux affaires sociales prendre contact avec avec eux pour euh, d'abord euh, qu'ils sachent eux aussi que nous faisions partie donc de ce fameux collectif. Eta ondoa trabali a partir de mentenan anakor egaloman Eta asociazio handaiez Endaian e, kokatuko gara berriz ere eta hirigintza e, Aipatuko dugu edo behintzate endaiako bizia elkarteainit e, Kesu baitira beharrak dituzte lokalak e, ukateko Eta urteak dira aipatzen dela, merkatu zarra eta suiltzaile lehenoko etxea, gaur egune hutsak direla. E, ze alternatiba proposatzen diesue endaiako elkarteeri eri, izanen dute etxe bat, egoitza bat, behar den bezela, batxitxe salaberri? En ce qui concerne l'ancienne la, caserne des pompiers, nous allons effectivement euh, entamer, dès cette année, des euh, une remise et une réhabilitation. Nous comptons y mettre la euh, Croix-Rouge la croix, euh, croix d'Andaï et également le, le centre d'accueil de jour euh, Choco. Et ensuite, au-dessus, il devrait pouvoir rester quelques bureaux euh, par de Je sais pas s'il si y aura de la place là, mais enfin, et bon, pour je sais pas <rire> s'il va y avoir de la place, et mais enfin, je veux dire, il faut d'abord qu'on déménage ces deux associations pour pouvoir libérer euh, les halles, donc ensuite sur l'emplacement le, des halles, euh, c'est vrai que nous avons hésité soit à garder, soit à démolir, on n'a pas encore pris la décision, Euh, il faut savoir qu'il y a eu entre-temps une loi sur la sismicité, c'est-à-dire qu'Andaï est dans une zone sismique et que cette sismicité oblige à des renforts de, des renforts de construction euh, qui sont euh, coûteux et surtout si on doit faire euh, quelque chose à l'intérieur de ce qui existe déjà. Euh, donc je me demande s'il ne faudra pas euh, profiter euh, de ces obligations-là pour euh, bon euh, faire euh, démolir ça Et faire en un bâtiment une belle salle des fêtes, je crois que ça manque à tout le monde avec également des salles de réunion autour etc parce que c'est avec le nombre d'associations qui sur rendezil je crois qu'il faut donc s'y pencher euh, dans notre programme nous avons prévu de le faire de faire ce, cette salle des fêtes avec une architecture euh, contemporaine euh, moderne et commencer peut être une sorte de euh, renouvellement urbain euh, dont la ville a besoin pour euh, mais pour euh, redevenir euh, peut-être un peu plus attractive, euh, parce que c'est vrai que l'activité se passe souvent maintenant du côté de la plage et qu'il faut essayer de redonner à ce cœur de ville euh, une, une animation euh, digne d'une ville comme Andai. Ah, bien, il va falloir euh, le trouver, il y en aura de, de l'argent à investir, il y en aura. Maintenant, c'est un projet qu'il qui va falloir faire euh, en le en l'étalant un petit peu dans le temps et, et bien sûr si euh, si on arrive à, à à prendre ça comme un objectif rapide eh bien on s'y penchera rapidement mais euh, il va falloir de toute façon régler ce problème de des, des anciennes no qui sur un plan de sécurité ne sont pas tout à fait euh, aux normes mmh. Je crois effectivement que l'attractivité de la ville d'Andaille aujourd'hui pourrait s'aborder euh, par... Euh, pourrait commencer par une étude globale portant sur euh, l'accès du vieux port international, gare je dirais Entré-Pointesse Entré-Pointesse, euh, centre-ville et donc les locaux que nous évoquons aujourd'hui avec l'ancienne l'ancienne caserne des pompiers et euh, les, les anciennes halles, et également euh, portant sur l'axe je dirais centre-ville et Caneta, <coughs> puisque nous avons là Une euh, voilà maintenant le chemin est pratiquement euh, terminé, si on exclut euh, le chemin de la baie, si on exclut le tronçon qui resterait à faire devant l'amouresque et devant Pierre Lottie. Donc il nous semble aussi qu'il y a une partie de l'animation d'Andaï qui pourrait se faire par le bas, puisque beaucoup de gens aujourd'hui utilisent, grâce aux 880 derniers mètres qui ont été réalisés, les gens ont pris conscience qu'il y avait là un parcours de 10 km à faire qui part depuis Abadia jusqu'à l'île des Faisans. Et on pourrait retrouver là gagner je dirais, de l'activité et du monde qui viendrait sur le centre-ville. Effectivement, sur les Halles et sur Choco, bon, euh, ça, bien, M. Salaberry dit que sur Choco, on pourrait faire un volet social, probablement. Euh, sur les Halles, je suis d'accord assez d'accord avec lui pour dire que, de mon point de vue, malgré, et euh, malgré le cœur et les souvenirs que l'on a des vieilles Halles, aujourd'hui, elles ne sont pas conformes. Euh, le préfet se propose de, de, de, de, de nous adresser encore un courrier je dirais de d'inutilisation de ces halles là donc ça ne pourra passer que par une reconstruction alors je ne sais pas je, moi je n'ai pas étudié aujourd'hui suffisamment le projet pour dire si on voulait quelque chose de futuriste mais en tout cas quelque chose qui soit intégré à la médiathèque actuelle qui pourrait faire un, un pont et peut-être un lien aussi avec choco, le choco d'aujourd'hui ou le choco de demain donc là il y a un pôle festif intergénérationnel associatif et voilà qui pourrait ramener du monde en ville, de l'activité culturelle en ville et donc de l'animation en ville. Est-ce que ça va être une priorité pour vous si vous êtes le maire C'est une priorité mais nous, nous sommes dit aujourd'hui aussi que Nous avions commencé par faire un petit peu une audite financière à une audite financière simplifiée c'est à dire que les comptes de la commune pour avoir été 20 ans adjoint au maire chargé des finances je les connais donc les, les, les comptes que nous a, nous a communiqué monsieur le maire sur le dernier compte administratif de 2013 nous savons les engagements ce que nous nous maîtriions pas et ce que nous soupçonnons, c'est que il y ait des engagements financiers qui vont dont les échéances financières vont tomber dans les premiers semestres 2014 qui viendrait peut-être leur dire la C'est ce que nous devons en tout cas vérifier. Nous sommes certains que des travaux qui ont été commandés, lancés en 2013 ne sont pas payés, c'est quelque part logique, mais ça dépendra de leur montant sur fin 2013. Donc en fonction de ça, en fonction des crédits qu'il nous restera, en fonction de notre capacité financière à rembourser, effectivement, ça sera une de nos priorités avec probablement la piscine municipale. Et justement, en parlant des, des finances, euh, comment vous allez mettre en, mettre en place euh, le centre économique et social que propose euh, Endaya Bilsen et que pendant toute la campagne, euh, ils l'ont remarqué comme une priorité pour eux Mais Endaya Bilsen a mis en avant cette cellule d'appui, ce centre d'appui, pour mal être expliqué avec Iker. Iker et Lissalde ne voit pas là et la construction d'un bâtiment. Mm -hmm. C'est plutôt de l'immatériel, c'est-à-dire que nous avions pendant des années un chargé de mission qui était euh, qui chargé à la mairie de, de, de, de faire le tour des entreprises d'accueillir les entreprises, de mettre en relation les entreprises, de faire l'éventaire des locaux vides, de suivre euh, je dirais l'industrialisation ou la commercialisation des joncots ce poste a di disparu, moi je le regrette c'était quand même un point fort de l'emploi je crois ouais. que dans la proposition que nous fait Iker c'est de retrouver cette cellule-là d'appui, de, de, de, de lien encore, ce que je disais, entre le volet économique dont la compétence, on ne le rappellera jamais assez, appartient à de la communauté d'Aglo Et je dirais le volet social qui, lui, est euh, dépend du Centre Communal d'Action Sociale, dont le maire est un président, en relation avec les services du Conseil Général. Donc là, euh, la proposition de et Lissal, c'est de s'inscrire entre les deux pour faire le pont entre l'insertion, je dirais, et l'emploi voilà On n'a pas forcément besoin d'un bâtiment de 15 mm -hmm. étages ou de, de 8 étages. Ça peut être un bureau avec trois personnes dedans, dont deux élus. Mm -hmm. et les, les élus seraient Iker et madame le Gardinier, qui les deux veulent se positionner, se, se positionner ce que je je trouve d'ailleurs par, particulièrement remarquable, sur ce volet de l'économie sociale et solidaire. Mm -hmm. Et aïeustu, qui emplègue aipatuz, en eh, batit eh, salaberry, Zer proposatzen duzuzuk endaian e, jendeak lana lanatxe maiteko, endaian bizializateko, baduzu estrategiarik ere enpresak erakartzeko, endaian e, instalatzeko enpresa batzuk? Oui, por euh, installer des, des usines sur endaia ilfo avoir euh, et, et du terren e du batiment, u l'an u l'autre. Euh, il s'avère que sur la zona des Jonko nous avons un problème, nous avons depuis euh, plusieurs années Des entreprises, donc, qui sont parties, euh, qui ont des bâtiments, euh, qui ont du terrain, certains, et du bâtiment, et qui, quand on les aborde, parce que la compétence euh, économique, effectivement, appartient à la communauté d'Aglo, mais elle passe toujours par le maire, et on, on fait ça en accord. Euh, donc, quand il, a, euh, quand il y a eu, bon, maintenant, il y a beaucoup moins de demandes, mais quand au début de notre mandat, il y a eu plusieurs demandes. Euh, PME qui sont venus, qui cherchaient euh, à s'installer et chaque fois et eh ben euh, on arrivait pas enfin ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord, si, soit s'ils voulaient acheter, c'était trop cher à l'achat, soit s'ils voulaient louer, c'était trop cher à la location. Et donc on a raté euh, des, des, des entreprises pas énormément mais euh, au tout début ça il euh, y a eu des ratés. Euh, donc à partir de là Euh, nous avons décidé au bout d'un moment, euh, on a essayé aussi d'ailleurs, avec, avec la communauté d'agglomération, de racheter une usine comme, comme LAC, par exemple, qui pouvait intéresser euh, eh bien, euh, une usine à, qui avait déjà au jonco et qui voulait s'agrandir. Euh, moi, je les avais reçues euh, en tant que maire euh, à deux ou trois reprises, puis ensuite avec la communauté d'agglomération, avec le président... On les a reçus aussi à deux, au moins de reprises deux ou trois reprises également euh, on n'a jamais pu finir par se mettre donc d'accord sur le prix pourtant nous étions intéressés donc euh, à partir de là j'ai euh, j'ai rencontré le préfet et le sous-préfet de l'époque et pour leur demander euh, si je pouvais lancer une DUP, c'est à dire une déclaration d'utilité publique ce que nous avons donc mis en route ça fait maintenant je pense deux ans Euh, c'est à dire que euh, on voudrait pouvoir euh, donc euh, avec cette DUP, euh, avoir la possibilité de préter euh, sur euh, au fur et à mesure des besoins hein, suivant le bâtiment qui est euh, qui, qui pourrait répondre à une de demande d'entreprise de installation d'entreprise c'est un dossier qui est à la préfecture euh, alors c'est vrai qu'il semblerait qu'on soit enfin De, de parcours administratif et que la décision sera prise rapidement je crois qu'avant toute chose il faut qu'on puisse si on veut chercher des entreprises il faut qu'on puisse aussi avoir quand même de quoi les accueillir et pour l'instant nous nous sommes pas bien là dessus euh, ensuite je dirais que nous allons euh, en accord également si ça a été ça a été acté dans le document d'orientation budgétaire de la communauté d'agglomération Nous allons donc mettre en place une pépinière d'entreprise avec bureaux et ateliers, de façon là aussi à lancer peut-être des nouvelles entreprises qui voudraient euh, euh, se lancer. Euh, bon, euh, pour lancer une entreprise, on... et c'est pas toujours des grosses entreprises qui débarquent. Donc... Et on va, pour aider les jeunes aussi à se lancer, nous allons donc mettre ça en place rapidement également avec la communauté d'agglomération, voilà, et puis il y a, sur la zone des joncots, il y a également deux entreprises actuelles qui veulent s'agrandir chacune d'environ 2 000 m2, et sur le terrain de Rovia que nous avons acheté avec la communauté d'agglomération également, il y a donc une petite euh, unité de, de, de traitement des, du, du poisson, et de mise dans un conserve du poisson, euh, qui a déjà démarré. Et nous avons à côté deux autres entreprises qui doivent venir, des entreprises qui sont euh, installées euh, l'une en Dail et l'autre à Urugne, mais dans de mauvaises conditions. Et avec ça, on va terminer les 5500 m² que nous avions donc acheté à Eurovia. Euh, voilà ce qui concerne euh, ça. Et à Dorondégui, nous avons également, nous sommes euh, en cours de, de négociation euh, pour euh, acheter euh, 3000 et euh, quelques mètres carrés un entrepôt qui serait, qui se serait donc, euh, l'agglomération en achèterait une partie et un entrepreneur de la zone de Dorondégui mmh. achèterait l'autre moitié de façon à pouvoir s'agrandir. Bela se causa que plan sobre el so, so plan Jonko, eh perdón, y e, e, e, e, badituzue eh, proposamenak ere eta espero dugu beteko direla enplegua sortu dadin eh endaian e, Euskal Irratietan gaude, beraz ipar Euskal Herri osoan e, entzuten ari dira eta jende hainitzek erraiten du endaia bitxia dela, endaian estela deus, endaian es dela deus egiten, e, nolako endaia moi je crois bon, puisque je suis eh, <rire> euh, je crois que andnda euh, je sais pas s'il si trouve qu'il n'y a rien euh, quand on regarde euh, les activités de, de qu'il y a dans la journée avec toutes les associations culturelles qu'il y a etc c'est une ville qui vit c'est une ville qui bouge il y en a pour tous les goûts Maintenant, euh, moi ce que je veux d'ndaï c'est laisser une ville euh, qui a de la respiration euh, qui a des espaces verts une ville agréable à vivre. Euh, voilà après les, euh, je ne sais pas exactement ce que demandent ces gens là mais euh, je crois que à euh, anda les gens qui vivent sont des gens quand même qui sont satisfaits de leur sort. C'est ce que j'entends en tout cas bon, je crois que les gens sont très heureux Andaï, alors euh, bon on peut toujours être critique. Mais peut-être que parce que monsieur Salagri moi-même on est des et nous avons euh, cette perception des choses, mais simplement nous euh, au niveau de Andaille autrement, on souhaite que Andaille de mer continue à être une une ville attractive, respectueuse de son environnement et respectueuse de ses traditions. Et comment faire vivre les quartiers Il y a les comités de quartier, mais est-ce que c'est suffisant Les comités de quartier, c'est nous qui les avons mis en place et c'est vrai que ça a été une expérience qui a demandé du temps à trouver son rythme de croisière. Et c'est vrai que je pense qu'il n'est pas encore tout à fait trouvé. Euh, ce qu'il faut maintenant, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de trouver dans chaque quartier justement un lieu euh, un lieu où les gens puissent venir euh, quotidiennement s'il faut, de façon à recréer du lien social. Euh, nous sommes sur le quartier de la gare euh, en train de regarder pour acheter l'ancienne une ancienne banque qu'il y a, pour pouvoir justement en faire un lieu de rencontre euh, et puis il y a eu également à un haut de la crèche de Dongonchenia, il y a également une pièce qui est qui est dédiée à, au comité de quartier. Voilà, on voudrait au fur et à mesure que euh, qu'on a des disons des des perspectives de pouvoir euh, justement loger le comité de quartier dans un lieu bien précis, euh, de le faire. Seulement, là aussi, ça demande un peu de temps. Mais je crois qu'il euh, ne faut pas lâcher ces comités de quartier. Euh, ils ont une autre mission que celle de faire des réunions de temps en temps. Je crois que c'est un lieu où il faudra qu'on retrouve du lien social. Cote Sanara Oui, nous avions lancé il y a quelques mois une enquête de satisfaction sur plusieurs sujets à travers notre rue, le chemin de la baie, et il est ressorti essentiellement et grossièrement dans ces, dans ces retours que nous avons eus, que les comités de quartier ne voilà étaient en train de s'essouffler un petit peu. Alors bon, c'est sûrement logique, hein, bien sûr qu'on ne peut pas mettre en place des comités de quartier qui fonctionnent en deux ans, mais aujourd'hui les gens sont un petit peu fatigués. Donc il faut trouver sûrement Sûrement, leur donner des moyens de fonctionner. Sûrement, leur trouver s'il est là euh, des locaux pour euh, retrouver la convivialité un mieux vivre ensemble. Mais je crois aussi qu'il faut leur trouver des objectifs. C'est-à-dire qu'on n'aille pas embêter le maire d'aujourd'hui et le maire de demain sur euh, voilà, les crottes de chiens, sur la vitesse, sur les incivilités. Il faut en parler c'est de notre responsabilité de maire ou de futur maire ou de voilà mais euh, il y a aussi des dossiers qui sont importants par exemple la participation à la mise en place de l'agenda 21 c'est quelque chose de tout à fait transversal qui cou qui qui, tra qui qui parle bien sûr de l'emploi des déplacements de la qualité de vie de les relations humaines je crois qu'il y a de vrais sujets à travailler euh, ça demande une participation citoyenne forte ça ne de pas de demande de la part de la mairie euh, voilà un aspect un côté pédagogique sûrement du temps à consacrer c'est une autre vision des comités de quartier. Pas facile à réaliser, mais sûrement euh, dont l'objectif est tout à fait louable et en tout cas, nous y portons un grand intérêt. Bien que je viens de lancer un sujet qui va peut-être vous mettre en désaccord. Boulevard de la mer, salchapishkate, bien artéan, urtebat, bt2, le boulevard, critiques aînits et diashoditussubatich, Kotezu etzinen ados, horrekin. Zer bilan egiten duzue? Untxada, ez da ongi? Ben, moi, si, je, si puisque euh, c'est moi qui, effectivement qui essuiei un petit peu de critiques Et puis, bon, c'est normal, dès qu'on change quelque chose, euh, il faut, bien sûr, qu'il y ait des gens qui soient pour, mais des gens qui soient contre. Donc, je crois que, au bout du compte, euh, moi, les retours que j'ai, en tout cas, sont excellents. Je crois qu'il y avait besoin... De toute façon, il y avait besoin de refaire la voirie dans, dans, dans ce secteur-là. et Donc on avait décidé d'en profiter pour euh, pour le, le réhabiliter, le relooker, enfin, je sais pas comment dire, lui redonner une, <coughs> une nouvelle jeunesse. Je crois que le euh, le succès est au rendez-vous. Voilà. Et, et il me semble que euh, je n'entends pas grand-monde, en tout cas, qui qui ait des regrets là-dessus. Maintenant, pour la suite, euh, on peut en reparler après. Euh C'est un parlé. blocking trop cher Je me mets même pas sur... le bon, Bien sûr, une partie du, du, du prix, bien sûr, on peut en discuter. Non, et sur les goûts, les couleurs, c'est autre chose. Moi, je crois qu'effectivement, euh, ça n'avait rien raison. Il fallait euh, retravailler ce boulevard de la mer. Il était ancien, un peu pittoresque. Donc, on aurait pu, de notre point de vue, l'arranger convenablement, très convenablement, à moindre coût, annie y ajoutant... Euh, Comme ça a été fait c'est très bien une piste cyclable qui fait le lien de voilà de de, de, de toute la je dirais toute la véloroute la, la cyclo la, la vélodyssée qui part qui part je dirais de norvège qui part de france à roscoff et qui atterrit au portugal ça passe par là donc c'est quelque chose de bien moi je me posais des questions ensuite sur l'appréciation j'ai encore une fois je suis un coureur à pied je vais à mes petites filles de temps en temps et c'est très agréable donc ça je ne vais pas le renier c'est peut-être pas le matériau que j'aurais utilisé mais encore une fois ce qui me gêne le plus c'est le, le sens unique. Moi qu'est-ce que vous voulez je vois en du nord au sud du sud au nord et être à la talasso et ne pas voir euh, comme il convient je dirais l'autre bout du l'autre bout du boulevard me gêne un petit peu. Voilà, euh, je pense qu'il est surtout au-delà de cette anecdote, il est surtout euh, potentiellement dangereux. Potentiellement dangereux d'imaginer un, un boulevard de la mer à sens unique à sens unique sur trois kilomètres, surtout en période de pointe. Alors bien sûr, euh, j'admets que cette année, il n'y a pas eu de problème de circulation sur le front de mer. Mais il n'y a pas eu de problème de circulation aussi parce que les gens, au bout de deux fois, trois fois qu'ils ont fait le tour sur le sens unique, ils sont partis chez eux. Moi, j'ai vu des mamans avec les bouées, les machins, les trucs, on est reparti chez eux, on n'est pas resté à la plage. Voilà, les gosses ont pleuré, ils sont partis. Ceux qui ont pu se garer, se sont garés. On a perdu 200 places de parking. Si on fait la même chose sur la partie Est, c'est-à-dire entre euh, Croisière, l'Ancien Casino et l'Hôpital Marin, on va encore perdre 200 autres places de parking. Moi, je crois que ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Et encore une fois, la carte postale pourrait être jolie, d'un boulevard de la mer sans unique à 3 km, mais quand même, le fait que les, les, les voitures ne puissent pas revenir sur ce front de mer vont pénaliser des hôtels comme le Valencia, des commerces comme les restaurants, les, les clubs de surf qui sont là, qui ne pourront pas s'arrêter. Ça posera un problème aussi sur les rues adjacentes. Parce qu'on sait tous que quand on met un sens interdit quelque part, ou un stop, ou un rond-point, c'est dans les rues adjacentes qu'on crée un problème, voilà, des dégâts collatéraux. Et renvoyer de la circulation sur l'avenue parallèle, en pleine saison, parce qu'en hiver il ne se passe rien, tout peut être d'accord, euh, sur l'avenue des Mimosas ou sur le, le chemin de la baie par exemple, moi ça me paraît, euh, je dirais, polluant et potentiellement dangereux. Parce que j'ai vu l'intervention des pompiers en difficulté du côté d'Ibaïa, Alors, pas eu en difficulté, mais les voitures qui sont bloquées et pris dans le piège. Et on ne peut pas doubler, et on attend. Alors, quand on est en vacances et qu'on est calme, on attend. Mais quand on attend 20 minutes, on commence à trouver le temps un peu long. Et il faut pas qu'il y ait un bata. Donc, tous ces éléments défavorables ne sont pas réalisés, et tant mieux, et que ça continue comme ça. Mais je crois que on pourrait avoir des éléments défavorables, et j'ai quelques craintes en termes de sécurité, en termes de pollution, de désagréments sur les rues adjacentes je parlais de moi de du boulevard qui a été fait. je ne parlais pas du de la deuxième partie du boulevard qui est à faire euh, là-dessus je crois qu'il y a plusieurs scénarios qui ont été euh, qui vont être proposés et je pense qu'on trouvera bien une formule quitte peut-être à l'été faire une d'une certaine façon et l'hiver d'une autre mais dans toutes les plages de toute la côte atlantique on essaie d'éloigner le plus possible les voitures de, du bord de mer voilà donc on aura ce sera un des sujets un des premiers sujets je pense à enfin, fait parmi les sujets intéressants aussi euh, à, à débattre dès que dès que le, la, la future municipalité sera sera rem place et justement en parlant des, des voitures est ce que le transport public pourrait être une solution, vous allez mettre en place encore plus Moi je crois que la formule Oribil qui est utilisée est eh bien, euh, il faudrait même la, la compléter, moi ce qui m'inquiète c'est que j'ai entendu dire que la communauté d'agglos et monsieur le maire qui est président de la communauté s'apprête euh, s'apprêtent euh, président de la communauté d'agglos au titre de la vice-présidence, je dirais transport s'apprêter ou étudier la billetterie c'est à dire qu'on verrait éventuellement l'Oribil aujourd'hui qui serait payant ce qui de mon point de vue serait une catastrophe donc moi je crois que uribil aujourd'hui rend son service par contre envoyer des bus entiers, des grands formats dans une dans un sens unique encore une fois c'est ça veut dire que le, les voitures les bus sont piégés dans la circulation qu'on ne peut pas respecter les horaires de ramassage et que ça ne devient plus peut-être des ramassages je dirais intéressants et pertinents moi je crois que l'histoire de la de la billétique n'est pas euh, c'est que ça n'a rien à voir avec la gratuité d'ailleurs c'est gratuit horrible mille euh, avant il ne l'était pas Euh, c'est nous qui l'avons quand même renforcé et, et donc il ne pas je, je crois qu'il y avait deux matinées où il, il faisait son service et puis deux après-midi en tant que je me rappelle Et il y avait donc des gens qui payaient 0,50 euros de le, la place bon ça c'est une chose la billétique euh, il faut pas là euh, mettre ça en avant comme un épouvantail la biétique c'est parce que c'est la communauté d'agglomération qui va être maintenant donc qui est gestionnaire depuis donc le, le 1er janvier 2013 euh, des déplacements dans la communauté d'agglo et donc il euh, y avait dans certains bus du Conseil Général, entre autres, des, des appareils de de, de billétiques, c'est-à-dire des appareils automatiques où on n'a pas besoin de distribuer le billet, etc. Et donc, euh, vous les avez enlevés parce qu'ils étaient, je crois, obsolètes, et puis, euh, etc. Donc, nous, nous sommes en train d'étudier une billétique. Et c'est sûr que si on met une billétique, on va la mettre dans la totalité du parc, de la communauté d'agglomération donc c'est pour ça qu'il y a une étude qui est faite là-dessus et ça n'a absolument rien à voir avec la gratuité ou pas de Horribil c'est un... quelque chose en plus, pardon c'est juste pour terminer c'est quelque chose de toute façon qui ne se remettra en place qu'aux alentours de 2017 ou quelque chose comme ça qu'on se peut on peut quand même se poser la question partie nous mans où ce n'est plus la, la ville d'Andndeille qui gère ça mais la communauté d'agglo et que la comité d'agglo si elle commence à dire ah eh bien euh, ouuriby landnda est gratuit euh, ouribil saint- jean de luz est payant le bil d'Akern à moitié payant le ouribile de de, de, de, de de sarre peut-être c'est pas gérable donc moi ce que je crains au nom de notre groupe en tout cas c'est qu'une décision forte soit faite et prise au niveau de la communauté d'agglomération sud pays basque dont Euh, tuer le vice-président au titre des transports et que là forcément on va parler d'un prix unique euh, d'un minimum de cotisation et en tout cas c'est quelque chose qui est de nature à inquiéter euh, nos concitoyens en aés parce que faut euh, effectivement aujourd'hui la gratuité est quelque chose de parfaitement réussi sur handnda tout à fait mais' c'est vraiment pas d'actualité ça n'a rien à voir avec la billétique que nous devons mettre en place encore une fois dans tout le parc de vehikuluak zen ki sente de la comunidad de la aglomeración. Dontak. Autezkun mesolas euskari jaetetan. Eba bukatzen joango gora, gaurko eztabai dau, gogoratu buruz buru ditugula batik zala berri eta kotxe ezenarro, galdera bat, e, urruinan, ziburun eta endaian e, bat egin dute sozialista eta abertzalek Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie étudiée d'avance Alors très clairement non, très clairement non, mais il ne vous a jamais échappé que, en tout cas les socialistes de Sud-Côte-Basque, a euh, commencé par notre député, Sylviane Allon, nous faisant partie de ces socialistes non-jacobains. Et moi je revendique toujours d'être un socialiste, moi je suis le premier des socialistes sur Handaï, Ma liste euh, voilà que je mène aujourd'hui ne peut pas être qualifiée de, de socialiste dans la mesure où nous sommes maintenant, après remaniement, neuf socialistes sur la liste et donc 24 qui ne le sont pas et auxquels je ne vais pas imposer de l'abbé socialiste. Il n'en demeure pas moins que voilà euh, il n'y a pas eu de tractation et que chacun, finalement, s'est retrouvé avec la même idée. Parce qu'encore une fois, nous faisons partie, sur le sud-pays euh, basque, de ces socialistes non-jacobains qui ne répondront pas toujours à, à toutes les directives centrales de, de Paris. Et il nous arrive parfois et souvent de nous fâcher avec nos organisations centrales. Mais ça, c'est la politique. Vous vous êtes fâchés, cette fois-ci On n'ha pa hiu besoin de nous fachet, parce qu'on nous a rien dit, on nous a lise fer. Voilà, peut-être que si on perd les elecciones, il se facheron, et si on le gain, il se rancontan. Ongida, mintzatuko gara bukatzeko eh, bitzez hizkuntza politika. Zer eh, egin nenduzue eh, herriko etxetik eh, Euskararen alde, gaur egun martsoa Euskararen hilabetea da, eh, endaiako euskalgintzak Euskara taldeek erraiten dute ez dela aski, gehiago egin behar dela, Donc euh, zer hartuko duzu ezen gain zer eginen duzu e, endaian e, euskaraz bizitzeko euskara ezpaita present karrikan asko. Et eh bien nous allons un travail qui a été fait qui a été euh, euh, pendant notre mandat. Euh entre autres nous avons signé la première convention avec l'office public de la langue basque. Euh, qui nous a permis de, de renforcer euh, le personnel de, de, qui s'occupe de l'Eschkora. Euh, on continue bien sûr toutes les formations du, euh, du, des personnels de la mairie à, à l'apprentissage de la langue basque. Endaya-Eschkora, euh, oui, on le poursuit et on le, et on le poursuivra et on l'améliorera. Et puis, euh, je voulais dire que le renforcement de l'échoir, bien sûr, par immersion, euh, passe par euh, une amélioration donc des, de l'Ikastola euh, et de, de, de mettre un petit peu plus de confort à ces, à ces enfants qui sont dans des, dans des algécos. Et je voulais rappeler aussi, puisqu'on est aux alentours de l'escola qu'on tourne autour de l'escola qu'il y a eu une convention en novembre 2012 avec le rectorat de Bordeaux concernant euh, l'enseignement par immersion et que cette, cette convention, j'ai l'impression qu'elle est un peu passée à la trappe et dire donc à, à, à côtier que... Euh, je trouve euh, je trouve que c'est pas normal que euh, cette, ce, ce vote que, que, que tu as fait là pour euh, contre les castolage parce que euh, il fallait il fallait quand même qu'on aille tous dans le même sens. On n'a pas on n'a pas trop de temps, on oui, a 3 minutes. il faut quand même que je réponde. Oui. Simplement pour dire que moi je suis membre de l'office public de la langue basque, que le conseil général auquel j'appartiens euh, finance quand même 800000 euros par an pour euh, la langue basque que depuis 30 ans, en d'ailleurs on s'occupe et on gère et on favorise, on accompagne jusqu'à là, qu'il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui que ça s'arrête. Moi, ce que je trouve normal, c'est que monsieur Salaberry, qui n'avait pas mis un centime dans le budget pour l'ICACHTOLA, a déclenché les hostilités, s'est fâché avec tout son groupe municipal. Il y a eu quand même, au total, chez monsieur Salaberry, il y a eu 4 démissions, 8 sécessions, ça fait 12, et un décès malheureusement. Donc il part aujourd'hui avec une équipe à de 13 personnes. Et que l'ICACHTOLA a déclenché... Pas seulement sur Handaï, mais au-delà de toutes les Icastolaïs, encore une fois, des diwan et des calendrettes, et on a l'exemple à Artix, vraiment une, une, une marée noire. Et je regrette que la maladresse d'en mer puisse aboutir à de tels ré résultats désastreux. Quelle politique linguistique côtier par la mairie d'Handaï en faveur de la langue basque Mais, en, encore une fois la politique linguistique nous on l'a accompagné on l'a toujours accompagné avec Rafaela Salette qui était à l'époque initiateur et avant moi même voilà plus de 30 ans je crois que nous chaque fois qu'on a eu des demandes on a pu les accompagner Donc les associations les associations sont elles qui pilotent, c'est elles qui nous recommandent. Donc l'argent que l'on donne par le conseil général au PLB revient à la mairie. Donc plus à l'on donne plus à Isanon et les conventions avec les rectorats, ça se fait au au, au dans le cadre d'office public de la langue basque dont François Mitia, conseil général socialiste et le président. Bitz ez sendako bozkatu bar zaituzten daiarrek. Pourquoi est-ce qu'on doit vous voter Sam dimanche. Mais je crois que nous avons euh, chacun euh, donc fait des, des programmes. Euh, je trouve que nous avons donc donné tous les éléments aux, aux électeurs et je pense que euh, on a prouvé pendant ce mandat euh, de par le, le bilan que nous avons amené que nous savions mener cette ville et faire des, des équipements dont Andai avait besoin, voilà, donc je pense, je le dis toujours, l'homme politique se euh, distingue plus par ses actions que par ses discours, donc je crois que nous avons bien travaillé et que donc nous demandons bien sûr aux Andaiers de voter pour nous pour qu'on puisse continuer ce travail-là. Oui, sur les investissements qui ont été réalisés, aucun doute, mais les, réalis les réalisations, il faut non seulement les acheter, mais il faut les payer. Pour l'instant, certaines sont achetées, c'est-à-dire qu'on a passé des bancs de commande, on a fait même des réalisations, elles ne sont pas toutes payées, donc il faut emprunter. Dont notre vision des, des choses de vision des, de, de la gestion indi différentente nous avons une expérience nous avons une équipe l'équipe que qui, qui a été présentée par monsieur salabéry précédemment était soi-disant unie. aujourd'hui on nous présentait deux, deux groupes qui chacun devait être unis euh, nous, nous sommes désolés nous avons envoyé à l'extérieur une image déplorable de ce que pouvait être à viandaai ce que je regrette personnellement il y a des hommes et des femmes dans notre équipe qui ont la capacité de se rassembler de travailler et de faire Un beau projet pour que nous voulons partager avec les Ongi ba irratian denbora beti kontra dugu 1000r BIA gomita onartzeagatik eta santza hon iganderako herriko etxean topatuko dugu elkar. Eskerrik asko zuri. Abon pasa. E, Nik bon, pasa. Marchore 50ean igandearekin herri auteskunden bigarren itsulina, gaualdi beretzia Euskal Irratietan taldeko sietatiko goiti erriko etxeko girua, parte hartzea, emaitzak eta lekukotasunak eskainiko ditugu zuzenean. Eta ondotik Euskale Davidetako kastetariekin, emaitzen analisia. Martxoaren hogeita marrean igandearekin, gaualdi berezia Euskal irratieta.